www.onrocks.net Ouais. Le d'être tout à fond, qu'est-ce que je vous faites chier avec ces vos merde, que ça Tout à fond, le rock c'est tout à fond. Rock and roll I'm return, I'm return. On the rock On oh j'ai une pêche les gars <rire> j'ai une pêche j'ai une pêche certes mais j'ai failli arriver à la bourre mais oui les embouteillages mais je suis là avec un peu de retard je m'en excuse je m'appelle Manu l'émission s'appelle On the Rocks et c'est quasiment tous les lundis soirs de 19h à 20h30 bon certes il n'y en avait pas la semaine dernière certes il n'y en aura, aura pas la semaine prochaine mais en tout cas là il y a On the Rocks alors profitez-en <rire> Sur 96.2 de Radio Arc-en-Ciel, sur euh, Radio Studio f à Blois et sur onzerox.net à Glibitum. Wow Vous en avez l'habitude dans The rocks, plein, plein de belles choses, plein de nouveautés. Et bien, on va commencer ce soir, dès maintenant, avec un morceau qui va qui va me calmer parce que j'étais un peu speed. Ce c'est pas possible, je regarde ma montre, je vais jamais arriver à l'heure dans les studios. Ah, Avance-toi avec ta voiture Bon, alors forcément... On va calmer un peu le jeu avec une nouveauté qui est absolument somptueuse. Ça nous rappelle les grandes heures de la pop symphonique de la fin des années 60. Euh, il le fait vraiment très très bien. Il s'appelle Jonathan Jeremiah Et le morceau qu'on va se passer maintenant et qui va vous faire décoller, je le pense, s'appelle Horsepower for the Streets. Vous aimez les cordes, vous aimez les lumières tamisées. C'est maintenant. Should you need it You all put your new With and be a spirit très tranquillement, mais ça fait du bien. Jonathan Jeremia Jeremiah d'abord, ce chanteur anglais qui euh, a sorti son premier album il y a une dizaine d'années à peu près. Pour le financer, il a été agent de sécurité au stade de Wembley et Wembley Arena, donc il devait rêver au pied de, de cette enceinte qui a vu tant de beaux concerts. Euh, à Lui aussi en donner un jour. Alors c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas il va sortir son prochain album euh, dans les, les semaines qui viennent. Et c'était un extrait de cet album, Horsepower Power for the Streets", avec cette voix magnifique. Et puis juste, juste après, c'était Michael Kiwanuka euh, qu'on a beaucoup dit diffusé dans The Rocks. On s'est déjà, déjà diffusé d'ailleurs ce morceau qui s'appelle Beautiful Life. Et on va continuer comme ça dans les, les chanteurs avec des voix qui nous laissent pas indifférentes. Alors celle-là est un peu moins reconnaissable et un peu moins emblématique que celle de Michael Kiwanuka. Mais ça reste quand même une très belle voix. Et c'est le, le champion du monde des chansons qui donnent envie d'être en vacances, en permanence au bord de la mer et d'être en tongs et d'être tranquille et de siroter des petits jus de fruits avec des petites lumières au-dessus de, de notre tête, avec les flots qui dansent. Bah voilà, Sa discographie a quasiment été euh, euh, entièrement basée sur ces ambiances-là et il le fait très bien. Il revient, ça fait bien longtemps qu'il n'avait pas fait de nouveaux disques et de nouveaux morceaux. Il s'appelle Jack Johnson, à la fois sur surfeur et chanteur. Et c'est Meet the Moonlight, c'est une nouveauté et c'est dans The Rocks. dans the rocks dès qu'il y a un album monumental, on le visite en long, en large et en travers et bien c'est le cas du dernier album de Wilco dont vous venez d'entendre un extrait le morceau c'est story to tell avec toujours cette voix fantastique qui lorgne de plus en plus du côté de celle de la voix de John Lennon et donc un peu de Peter Case et donc un peu de Crowley House sur ce morceau, c'est vrai que c'est assez flagrant ça aurait pu être un morceau de Neil Finn. Tout l'album est comme ça, acoustique, plutôt tranquille, peut-être un peu long sur la durée, beaucoup de morceaux mais que des bons morceaux donc je vous conseille ce dernier album de Wilco et puis juste avant c'était Jack Johnson avec Meet... The Moonlight. On va retourner avec une voix, elle aussi, assez puissante. Alors, un peu moins euh, euh, toujours euh, les morceaux pas toujours aussi fantastiques que ceux de Wilco. Parfois, c'est un peu une production un peu, un peu tape à l'œil. Mais en tout cas, il y a une vraie, vraie patte chez ce, ce musicien qu'on s'est déjà diffusé maintes et maintes fois dans The Rocks. Son dernier morceau euh, ne déroge pas à la règle. Il est bon. Paolo Nutini, c'est son nom. Et le morceau, c'est Through The Echoes. Et vous êtes dans The Rocks. Et c'est une nouveauté. I'm always wondering what it would be like to die. She asks me why. I always smile when I feel like I'm gonna cry. She asks me why. Over the cliff and phantom sand, she's always offering me her hand. I hear her coming. Through the Everything that she sees shining in the sky Up there shining When your belly's falling down the ground When you ask for bread and yeah. ice Petit trip Beatles, c'est simple, hein, je mets des disques des Beatles, je regarde des, des, des petits DVD sur les Beatles. Nora Jones, lorsqu'elle a envie de se faire un petit trip Beatles, elle monte sur le toit de l'Empire oh, oh, oh. State Building, je vais y arriver, euh, et elle donne un petit concert, et tiré de ce concert, plusieurs morceaux, Let It Be, et ce I Got A Feeling, qui figurait à l'origine sur, évidemment, le dernier album sorti, mais avant-dernier enregistré des Beatles qui s'appelle Let It Be belle version de Nora Jones, une version assez émouvante aussi que vous pouvez voir sur internet aller sur le Facebook de l'émission, je l'ai mise à dispo, euh, McCartney est en pleine tournée mondiale, mais ça c'est comme tous les ans quasiment, et il reprend ce I got the feeling euh, sur scène, ça ça ne lui était pas arrivé depuis longtemps, et puis il y a un petit souci, puisque la moitié de ce morceau I've got the feeling, euh, c'est McCartney mais everybody had a Year, ça c'est du John Lennon et c'est John qui chantait euh, et bien là il s'arrête euh, au moment où John doit chanter, et, enfin les musiciens continuent à joué, lui il se retourne et il y a un écran géant où on voit euh, des images d'archives, ce ne pas des hologrammes mais euh, des images d'archives de John Lennon qui est en train de chanter sa partie et ensuite McCartney redouble sa voix. C'est assez émouvant quand même, euh, à, à combien 40 ans 50 ans ça fait quoi ça, 70 oui, ça, fait, ça, fait, ça, fait, ça fait beaucoup donc euh, plus de 50 ans d'intervalle il rechante à nouveau en duo avec, euh, avec Lennon pour ainsi dire donc belle version de I've got a feeling voici des gens qui eux chantent en duo mais de leur vivant c'est mieux deux anglais, euh, deux anglais assez euh, flamboyants de la fin des années 70 qui ont eu leur hurle de gloire le premier s'appelle Suggs Le deuxième s'appelle Paul Weller. Suggs, c'était le chanteur de Madness. Paul Weller, le chanteur de The Jam. Ils se sont mis ensemble, tous les deux, les vieux papys, là euh, britons, pour nous livrer un petit morceau assez sympathique. Ça s'appelle « Who do you think you are ?» Mais ça s'écrit « Who » O, de O, H. « Do you »« You » comme Prince avec un U. « Think euh, » F-I-N-K et « you » comme un U tout seul et « R un R tout seul. Who do you think you are Et ça, c'est dans The Rocks. Ça sent bon l'autre côté de la manche. Le dernier album des Black Keys dont vous venez d'entendre un extrait Baby I'm Coming Home est une arme de destruction massive mais positive. C'est vraiment un album imparable avec des tubes à tous les coins euh, voilà, euh, comme savent le faire les Black Keys. Parfois c'est un peu inégal mais alors celui-là, après leur album magnifique de reprise de blues l'année dernière, là c'est vraiment un album vraiment euh, voilà taillé pour un succès mondial et un succès mondial mérité. Les Black Keys donc à l'instant et puis juste avant c'était Suggs et Paul Weller en duo avec un morceau composé par Paul Weller. How do you think you are. Allez, on était dans les grosses guitares avec les Black Keys. Pourtant, ils ne sont que deux, mais ils font du bousin. Eh bien, voici encore un duo, mais cette fois un duo féminin. Mais ça lorne du même côté du blues et des grosses guitares électriques. Voici venu le dernier morceau des Larkin Poe. <truits> Like a yellow bean. Boy, you cast a bad spell. A bad spell over me. when I catch you, you're gonna catch hell. I'ma get you in the first degree. Oh, it's a, a bad. Take good care. I'ma get you insecure. le penser au début Super Chunk c'est le nom du groupe Perfect Smile ça commence comme de la power pop lumineuse Euh, comme ça vont faire euh, Teenage Fan Club par exemple. Et puis eh ben, au milieu, il y a cette espèce de petit break euh, Beatlesien et 60s, assez étonnant, un morceau assez fantastique, Superchunk donc à l'instant avec Perfect Smile et Larking Poe, les américaines avec Bad Spell juste avant. Allez, euh, avec euh, Superchunk, je vous ai proposé peut-être un de tubes de votre été, et eh bien je vous en propose un autre. Ce morceau-là est également imparable, c'est également une nouveauté. Le groupe s'appelle Teenage Joans et le morceau, c'est terrible. Astrolabe d'Orléans, enfin, concert maintes fois reporté. Les Nadasurf seront là sur scène et ça, c'est toujours un moment fantastique. Là, c'était un extrait de leur premier album, Three, Three House, pardon. Tout est toujours bien chez Nadasurf, c'est un peu plus cool, et un peu plus soft rock maintenant. Mais ça reste quand même un groupe majeur, à mon avis si vous aimez euh, euh, voilà ce genre de musique rendez-vous à l'Astrolab jeudi soir euh, alors petite déception, il n'y aura pas d'interview dans The Rocks, il y en a eu trois euh, pendant les 30 ans dans The Rocks eh j'aurais aimé en faire une quatrième. et eh bien non, il n'y aura pas d'interview dans The Rocks cette fois ils ne font pas d'interview, c'est un peu dommage, mais en tout cas il y aura le concert et on y sera avec du duche et ça, ça va être super top balèze, puisqu'on parle de concert, demain matin seront en vente les places pour le concert de Bruce Springsteen et de East Street Band, ce sera à l'Arena, à la Défense Arena, ça c'est moins bonnes nouvelles. À Paris, ce sera au mois de mai de l'année prochaine, le 13 mai si je ne m'abuse. Euh, en tout cas, ce sera au mois de mai 2023, mais les places sont en vente à partir de demain sur euh, sur tous les sites. Et après-demain, euh, euh, vous pouvez également aller en chercher. Les places sont un peu chérotes, mais c'est peut-être la dernière fois de voir le East Street Band, l'occasion de voir le East Street Band des Bulls Springsteen. Donc, euh, eh bien, je vais courir sur les places. Et puisqu'on est dans les bandes nouvelles, eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, là, maintenant, ce soir, c'est l'anniversaire de Xav.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 avec panique évidemment et je fais une grosse bise sur le front euh, de, de mon camarade euh, Xav qui a qui a 18 ans aujourd'hui bravo Xav et qui était euh, l'animateur d'un instant vous vous souvenez ici même il me manque cruellement Xav je t'embrasse énormément et j'embrasse ta natte. au passage bon anniversaire mon gars et euh, on était dans le rock and roll et bien on continue dans le rock and roll avec un, un autre morceau assez fantastique et c'est une nouveauté ça s'appelle Starter Jacket ça c'est le nom du groupe et le morceau c'est Eh bien, je ne sais plus, car j'ai froissé ma feuille, je regarde. Si je sais, Just Want Out, c'était facile. Juste avant, c'était Starter Jackets avec Just One Out. Eh bien, à nouveau, le tempo va un peu se ralentir et c'est l'occasion de retrouver une des voix qui m'a enchanté au, à la fin des années 90 et qui, de loin en loin, continue à nous donner, nous donner des nouvelles. C'est la voix de Grant Lee Phillips, une voix unique. Elle n'appartient qu'à lui. Euh, elle appartenait à son premier groupe, évidemment, qui s'appelait Grant Lee Buffalo, un peu oublié et un peu sous-estimé. Euh, à la grande époque de Harry M, Michael Stipe avait décrété que c'était le meilleur groupe du monde et bien c'est vrai que Lee Buffalo c'était vraiment très très bien avec le premier album Fuzzy qui était extraordinaire, nous sommes bien longtemps après, une trentaine d'années après et Grant Lee Phillips est toujours là, il signe sous son nom et il signe ce Peace is a delicate thing la paix est une chose délicate, on ne saurait mieux dire en ce moment, un morceau que je dédie à ma tendre abeille et à vous tous et vous toutes, car cette voix j'espère va vous envelopper, et puis juste après Valérie June dans une reprise qui, là aussi, à mon avis, va faire plaisir au grand Xav, qui j'espérais toujours l'écoute. Allez, c'est parti. Quant Phillips. d'entre vous plus valeureux ou ceux avec les oreilles les plus propres auront pr pr probablement reconnu cette reprise de Mazistar et oui mon petit Xav de Mazistar les grands groupes Mazistar avec Fade Into You c'était la très belle version de Valérie June c'est une nouveauté et Grant Lee Phillips à l'instant juste avant avec une composition Peace is a delicate thing c'est à cette heure là que je commence à, à accélérer un peu mon tempo de parole car je me rends compte que l'heure avance et que j'ai encore plein de choses à vous faire écouter la preuve voici encore une nouveauté The Red Room avec Love Later, c'est dans The Rocks Et c'est quand même hachement bien. Mm. You see? de l'émission, c'était la voix magnifique d'Angel Olsen encore une nouveauté avec Shoes Fires et puis juste avant c'était The Red Room avec un long morceau assez fantastique Love Letter. Je ne vous retrouve pas la semaine prochaine mais dans 15 jours mais je ne vous laisse pas comme ça sur le bord du chemin. Allez, deux derniers morceaux pour vous. D'abord, un morceau tiré de l'excellent dernier album de Father John Misty, ça s'appelle Buddy's Rendez-vous, et puis juste après, John Sleckman, pour rester dans les mêmes ambiances de violon et de nappes de violon, et pour boucler la boucle ce soir avec le début de l'émission, c'est Mapple Leaves, une bise à l'abeille, une bise à Duduche, et à Xav, bonne année encore, et à tous ceux qui écoutent ce soir, rendez-vous dans 15 jours, et quand vous voulez, sur le site onthorox.net. Voici Father John Misty, Buddy's Rendez-vous, bonsoir. The fun in getting everything